emaitza itza jakin diakin arte ezta mintzatu Florence Lazer David atzo gauean Angeluko egiko etxean Eri gusietan Kaxik kolet kap de Bielena intzinean agertu da Bereziki Angelun eoneko eriurogoita iruarekin eta bayonan eoneko beriurogoita amairua lortuz kontutan hartzeko ere abstentzio askarra hautez baxutzi hortan eoneko beriureta ma boskakots lauarekin. Florence Lazer David modem alderdikoa eta la Republic marche c'est très positif, je, je ce résultat à quelques secondes c'est une belle victoire voilà <rire> je suis bah euh, oui très ému bien bien sûr qu'est-ce qui va se passer maintenant on va là le je découvre les, les résultats il y a quelques minutes euh, j'ai même pas tous les résultats du département euh, qu'est-ce qui va se on va commencer par se poser et, euh, et redémarrer tout de suite. Berriztabi Je rappelle que j'étais en conformité avec la loi. Euh, écoutez, dans mes mandats, j'ai un maire qui est le maire d'Anglais, j'ai un président qui est le président du département, je vais en parler parler avec eux deux, avec les deux, mais ça restera pas comme ça, effectivement. Et à Florence, la sœur David, est une sœur de l'école d'Iratier, il y a une sœur de l'école